Un jour, un jour, le diable vint sur terre. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours...